en français Le rêve de la petite laitière Guita était une jeune fille qui vivait dans un petit village avec sa grand-mère. Guita était une petite laitière qui possédait deux vaches. Elle faisait l'attrait de ses vaches tous les jours et portait sur sa tête le pot de lait jusqu'à la ville la plus proche. Elle passait ses journées entières à vendre son lait et le soir venu, Elle rentrait à la maison. Gita prenait bien soin de ses vaches. Elle les nourrissait bien et leur faisait leur poilette. La grand-mère adorait Gita. Mais pourtant, Gita était une grande rêveuse. Elle rêvait éveillée de devenir extrêmement riche. Malheureusement, rêver éveillé lui attirait souvent des ennuis. Gita Les vaches sont en train de sortir de l'étable. Elles vont s'égarer. Pourquoi ne fais-tu pas attention à elles Oh, désolé, grand-mère. J'étais en train de rêver. Euh, de réfléchir. Oh! Je sais bien à quoi tu étais en train de penser. Toujours là à rêver de devenir riche. Tu dois travailler plus dur encore pour ça. Rêver sans fournir d'effort ne te rendra pas riche. Rêver éveillé comme ça, ça finira même par te coûter cher un jour. Mais Gita n'écoutait rien. Elle n'arrêta jamais de rêver. Un beau jour... Tandis que Guita s'apprêtait à quitter la maison pour aller vendre son lait, sa grand-mère l'appela à la cuisine. « Écoute, ma chérie, aujourd'hui tu n'as pas besoin d'aller au marché pour vendre du lait. Pourquoi ça, grand-mère »« Demain, il y a une grande cérémonie de mariage dans le village voisin. La mairesse célèbre le mariage de sa fille. » Absolument tous les gens importants des villages voisins seront là pour la grande cérémonie. Est-ce que tu me comprends, chérie? Un mariage? Mais ça va être énorme! Alors tous les gens riches seront là. Mais grand-mère, pourquoi je ne peux pas vendre de lait? Est-ce que la mairesse se mettrait en colère? Oh! <rire> Bien sûr que non, ma chère enfant! La mairesse souhaite que son cuisinier prépare tout un tas de douceurs. C'est tout! Et elle m'a demandé en personne de lui envoyer un grand pot de lait tout frais pour les préparations. Elle a promis de nous payer le double de ce que nous gagnons d'habitude en une journée au marché. C'est donc une excellente opportunité de gagner plus d'argent, mais aussi de gagner le respect dans les villages voisins. Le double d'argent? Grand-mère! Est-ce que moi aussi je peux aller à ce mariage demain Je m'assurerai que tout le monde sache que tous les gâteaux ont été faits avec le lait que nous aurons vendu à la mairesse. Et alors la mairesse me présentera à tous ses invités. Oh Je vais porter mes plus jolis habits et marcher avec fierté. On travaille si dur Ils vont nous respecter et tout le monde connaîtra mon nom. Ah! Oh, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Notre lait n'est même pas encore arrivé au village Le cuisinier n'a même pas encore senti notre lait Et toi, tu es déjà en train de rêver que tout le monde adorera les gâteaux Oh Qu'est-ce que je vais faire de cette petite fille Désolée, grand-mère, je vais porter ce lait au village Tiens Prends ça Mais souviens-toi, pas une goutte de lait ne doit tomber sur le sol, d'accord Parce que c'est tout le lait qu'on a pour aujourd'hui Et ne t'arrête pas pour rien en chemin. J'ai donné ma parole à la mairesse. Si le lait ne lui parvient pas dans les temps, tu peux tirer un trait sur l'argent et on ne pourra pas non plus assister au mariage. Ce serait une honte pour nous de ne pas avoir tenu notre promesse. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais prendre grand soin de ce pot de lait. Tu verras, je serai plus riche encore que la mairesse elle-même en temps La mairesse finira par n'acheter du lait que chez nous. Oh Souviens-toi, Guita. Je sais, je sais. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Au revoir, grand-mère. Sois prudente. La route du village était parsemée d'un tas de petites pierres. Gita adorait l'odeur des fleurs fraîches et des baies sauvages, mais elle détestait marcher. Hum, mmh, que cette route est belle Ah, mais ces petites pierres me font trop mal aux pieds Mais ce n'est pas grave, bientôt je pourrai construire une grande maison en ville. Je n'aurai plus à marcher autant, c'est sûr Je serai riche, et les gens riches ne marchent pas la, la, la, la, la, la. Gita marcha pendant un bon moment en chantonnant sa chanson préférée. « Oh, mais qu'est-ce que ce pot est lourd !»« Mais ce n'est pas grave, je m'achèterai une charrette rien qu'à moi. »« Tout le travail sera fait par les bœufs. »« Et moi, je pourrais me reposer. »« C'est ce que font les gens riches, non <rire> ?» Gita marcha encore. Elle s'approchait enfin du village. « Allez, plus que quelques kilomètres et je vais pouvoir devenir riche. » Oh, mais comment est-ce que je vais utiliser l'argent supplémentaire que je vais gagner hmm. En achetant plus de vaches Non, sinon je devrais entrer encore plus et porter encore plus de lait pour le vendre au marché. C'est trop de travail Je pourrais acheter des poules, oui Avec tout l'argent supplémentaire, je vais acheter plein de poules hmm. Mais bon, où est-ce que je vais les mettre Je vais devoir construire une petite cabane. Mais comment je vais faire ça toute seule Oh Eh bien, demain au mariage, je vais demander à la mairesse si elle peut m'aider à faire construire une petite cabane. Après tout, la mairesse va utiliser tout le lait de mes vaches. Elle doit avoir plein de serviteurs. Je garderai toutes mes poules dans la cabane. Elles me feront plein d'eux. Et quand ces oeufs vont éclore, j'aurai encore plus de poules. Je vendrai ces poules à un prix plus élevé. Ces poules vont me faire gagner beaucoup d'argent. Et avec ça... Je pourrais acheter ma charrette. Je chargerai dessus tous mes œufs, mes poules et mes pots de lait. Et j'irai sur le marché pour les vendre. Je gagnerai ainsi beaucoup d'argent. Et je pourrai avoir des servants et des femmes de chambre. Je deviendrai une grande dame. Une des plus grandes dames que la mairesse elle-même. Beaucoup d'hommes riches viendront alors demander ma main pour se marier avec moi. Je leur dirai non <rire> Tandis que Gita rêvait de dire non à tous ces hommes riches, elle secoua la tête un peu trop fort. Et alors, le pot de lait qui reposait sur sa tête dans un bruit fracassant. Le pot se brisa en mille morceaux et tout le lait se répandit sur le sol. Gita s'assit là et se mit à pleurer. Tous ses rêves, ses poules, ses œufs, ses charrettes et ses bœufs se retrouvèrent comme son lait, gâchés. Oh non, je ne peux plus aller au village maintenant. Je n'ai plus de lait à vendre. « Et je ne peux pas aller au mariage demain non plus. <rire> Qu'est-ce que je vais dire à grand-mère » À présent, Guita n'entendait plus qu'une seule voix dans sa tête, celle de sa grand-mère. « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. »